Bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin pour la 296 e émission. Comment ça va Pierrot Ça va bien, ça va bien et toi Ça va, ça va, malgré cette météo un peu chaotique j'ai envie de te dire. Oui mais bon, on fait le pont ou pas C'est vrai, le pont d'Avignon. Pardon, c'était nul. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu de nous passer de beau aujourd'hui dans ta valise Euh, bah, comme d'habitude, de, de mon côté, ça va être euh, un peu tous les styles. Il y aura pas mal de guitare, en tout cas mon morceau d'ouverture et mon morceau de fermeture dans ma sélection. Euh, on va commencer par euh, une artiste qui fait de la guitare justement, une artiste danoise, <rire> puis on ira écouter du bubbling d'un jeune artiste hollandais. On poursuivra avec du jazz, euh, avec comme instrument majeur la trompette, on et on terminera avec à nouveau par de la guitare jouée par un psychanalyste de San Francisco. Très bien, très bien. Euh, ben pour ma part, on ira euh, du côté de New York pour une Electronica Don un Tempo teintée de soul, avant d'aller en Europe pour de la pop déviante des années 80. Ensuite, on aura un duo électronique de Nashville, une figure de la scène Showgaz et Britpop, bah, britannique du coup, et euh, une espèce de pop dreamy et en même temps noisy, euh, originaire du Maine. Voilà, si on a le temps, hein, bien sûr, parce que c'est pas dit. Euh, bah C'est pas mal tout ça <rire> Oui c'est pas mal, c'est un programme chargé euh, Vas-y Donc on commence par une artiste qui s'appelle Emel Buche Tu l'as présenté la semaine dernière en fit en tout cas Pas la semaine dernière, la saison dernière La saison dernière La saison dernière, euh, ouais euh, Parce qu'elle avait participé à l'album Notamment un morceau de Molina Molina, ouais. enfin voilà C'est ce que j'ai présenté, que j'aime beaucoup Et donc, bah, M.L. Bunch, je sais pas comment on dit exactement son nom, mais en tout cas, avait sorti un album fin 2013 chez 15 Love, un album qui a été couronné de succès, qui s'appelle Sun Tub. Euh... Sun Tube <rire> <rire> Oh voilà la fatigue Bain de soleil. Euh... Et donc, c'était ouais. son deuxième album, qu'elle a composé euh, toute seule, euh, avec... Euh beaucoup, beaucoup de guitare. Elle va travailler euh, la guitare dans, dans tous les sens, dans tous les, les domaines, avec beaucoup de voix superposées. C'est un album plutôt ambiante, expérimental. Euh... Et elle a, elle a mis 5 ans pour le faire. Où elle l'a fait avec... il euh, les, les seuls bruits que tu peux avoir, c'est des bruits un peu de nature qui composent aussi. Elle l'a fait près de la plage. Donc il y a tout ce, ce côté qui rappelle un album ambiante. Mais globalement, cet album, c'est un mélange entre le soft rock et le soft rock et, euh, et l'art rock ok donc, voilà c'est un espèce d'ovni mais de plus en plus des ovnis on en a euh, en tout cas ça nous plaît dans Goodbye Kevin donc on va écouter le morceau Flames Shards Goo <rire> de M.L.Bunch <musique> Emel Bunch avec un extrait de son album sort deuxième album sorti fin 2023. C'était très très bien, euh, on va continuer dans une vibe un peu vaporeuse et atmosphérique avec Dark Side qui est un groupe new-yorkais formé par Dave Harrington et Nicolas Jard Nicolas Jard dont on vous a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, plutôt électro. Hein. Oui qui est une référence quand même hein, dans le monde électronique. Exactement. Euh, du coup... <rire> Exactement, du coup on est sur de la musique plutôt classée dans le genre électro. Euh, mais qu'on pourrait aussi classer dans l'Electronica, le Don Tempo Avec un côté rock assez présent tout de même euh, Notamment dans leur, leur troisième et dernier album Qui s'appelle Nothing et qui est sorti en février chez Matador Records euh, Petite nouveauté pour cet album et du coup pour leur euh, live band euh, Le groupe s'est agrandi avec l'arrivée d'un troisième musicien ils ne sont plus Ce n'est plus un duo, c'est un trio euh, Malheureusement je ne saurais pas vous prononcer le nom de ce troisième musicien Donc je m'abstiens et euh, sinon moi j'ai choisi de vous euh, faire écouter le morceau Heavy is good for this euh, qui sort un peu du lot parce qu'il a un côté un peu soul, un peu hip hop qui me plaît toujours beaucoup et c'est vrai que euh, je crois que c'est un, enfin il n'y en a pas beaucoup dans cet album euh, bref c'est Dark Side avec le morceau Heavy is good for this c'était Dark Side, avec le morceau Heavy is Good for This, sorti chez Matador Records. Euh, bien chouette, c'est vrai que je pense que j'avais dû écouter leur première sortie en 2013 de Dark Side. Ça se peut, oui. oui. Parce que Nicolas jar oui, c'est oui. peut-être ma première porte d'entrée vers la musique électronique, son côté down-tempo et ouais. un peu posé. Euh, et ben Fini fini d'être posé avec <rire> le prochain artiste qui s'appelle De Schurman. Euh, de Schurman qui est un artiste... Euh, Bon, normalement, vous pouvez deviner. Un jeune artiste néerlandais. Et euh, qu'est-ce qu'il a d'original, euh, ce de Schurman il, il met le bubbling, qui est un style à l'honneur. C'est un genre musical qu'on euh, qu peut décrire. Alors, il y avait pas un African Music qui l'avait décrit comme un, un style né au club Voltage de la Haye, donc aux Pays-Bas, mm -hmm. euh, à la fin des années 80 et qui est devenu central au sein des diasporas africaines aux Pays-Bas. Okay. Tu l'auras compris, il y aura... Un peu une ambiance euh, musique africaine et musique électronique, comme c'est faire euh, les Pays-Bas. Okay. En plus, années 80. Boum boum boum, ça va bouger. Euh, donc, euh, ce Dushman, il a été formé d'abord par son oncle, qui a un super nom de DJ, qui s'appelle DJ Shippie, euh, qui est l'un des cofondateurs du bubbling. Et donc, de Dushurman, il arrive et il modernise ce genre... En mêlant Danso, L'Electro, Trapp, R&B dans une fusion avant-gardiste. Lui, c'est de maintenant, du coup De maintenant, okay. ouais. De Sherman. <rire> le neveu. Euh, et donc, là, il a, il avait déjà sorti euh, un compilation de morceaux. Et là, il vient de sortir un vrai album. quoi Il vient de sortir. Il l'a sorti yes. le 12 juillet 2024. Une très belle date pour ceux qui sont fans de foot. Euh, qui s'appelle Bubbling Forever chez Nieg, Nieg Tapes. Et on va écouter deux morceaux. Gangster Sheeped où là, on retrouve le côté trap-musique. Et le deuxième morceau, ça va être bien aldakar où là, on retrouve bien le côté euh, où il va chercher des sonorités plutôt sénégalaises. Et ma foi, c'est assez chouette. Donc, préparez-vous à danser avec deux Sherman dans Goodbye Kevin. Vous pensez que c'est un gangsta Je vous d'aller écouter son album qui s'appelle Bubbling Forever. On reste aux Pays-Bas, mais on change radicalement de style avec une compile du label néerlandais Music from Memory. Euh, la compile s'appelle Uneven Pass, Devian Pop from Europe, euh, 1980-1991. Et comme son nom l'indique, elle compile des groupes et des morceaux de pop un peu inattendu un peu inhabituels, euh, qui sont sortis entre euh, 80 et 91, un peu partout en Europe. Nous, on va écouter un morceau du claviériste et compositeur anglais Tony Imass, e. euh, qui était sorti en 88 sur son album Flying Fortress, album que je n'ai pas écouté, excusez-moi. Euh, et pour vous situer un peu, Tony Imass, e. il a beaucoup travaillé avec Jeff Beck, notamment, euh, que ce soit sur ses propres albums ou les siens à à lui, enfin, du coup, sur ses propres albums à Tony ou les siens à, à Jeff voilà vice versa euh, voilà voilà le morceau qu'on écoute s'appelle picture of departure et c'est vraiment une petite pépite j'ai adoré. called yet, flight 509, not 609, let it be 509. So it's time to walk to the plane. Walk slowly to the plane. était Tony Imas avec le morceau Pictures of Departure. Nous si nous revoilà. <rire> euh très chouette à chaque fois ces compilations de ce label. Oui, ça. tu me disais que c'était très expérimental à chaque fois. Enfin qu'il y avait ce côté-là. Oui, et puis et là ça, ça y avait plein. à la fin avec le, sa voix grave oui. plus les, les la voix féminine, ça faisait penser à du Baxter Dury. Ce que tu m'as dit. Euh, oui, c'est un label qui me fait penser un peu aussi Infinite Space. Ouais. qu'on passe régulièrement. Euh, poursuivons avec Dysphanx Dysphanx Dysphanx Difficile à prononcer Vu qu'il y a un J juste devant le S Mais bon après un concert à... Un concerto Un concert à bulle On s'est dit que c'est ça qu'on a ah, Voilà okay. Tout était clair <rire> Donc Dysphanx a sorti son premier album Qui s'appelle Reflex Sorti sur le label d'Alphamiste ah, oui. Le label c'est Sekito euh... Que dire Cet album est sorti Il y a deux ans, j'ai l'impression que c'est ma playlist 2023 qui ressort là avec le premier artiste, non pas du tout, je suis tombé dessus il y a quelques mois sur cet album, je l'ai découvert il y a quelques semaines plus tôt. Euh, qui est ce J-Sphinx Il est originaire de la ville côtière de Broadstairs, dans le Kent, donc c'est un anglais. Euh, il s'appelle Johnny Woodham et c'est un trompettiste plutôt talentueux, vous verrez, en tout cas Il a fait ses armes avec euh, plein d'artistes de jazz assez connus que j'ai pas mis puisque je les connaissais pas du tout. OK. Mais bon. Mais tu sais tu as lu que c'était des gens connus. Il y en a aucun qui me parlait en tout cas sur la scène euh, euh de jazz euh, pas émergente mais jazz UK euh, actuel. Euh, en tout cas son album euh, Reflex comme le morceau qu'on a écouté, bah, ça mêle des rythmes syncopés, des atmosphères plutôt moçades et euh, beaucoup de musicalité c'est ça qu'on aime dans le, le, le ce jazz anglais euh, on retrouve des ambiances comme c'est euh, faire Youssef Kamal oui ou encore Alphamist, ça te tombe bien, il est sur son label Alphamist il fait euh, il sort le, un peu le les albums de tous ces musiciens puisque ce trompettiste est également musicien pour lui, pour ouais, il était là pour sa tournée quand il était passé à l'aéronef j'ai reconnu sa tête donc on écoute tout de suite Réflex de G-Sphinx Sphinx et que le morceau réflexe dans cette émission euh, euh, 296 296 de Goodbye Kevin toujours mmh. sur Radio Campus et bien on traverse l'Atlantique avec un duo de musique électronique basé à Nashville dans le Tennessee euh, et ce duo euh, puise son inspiration du côté de la Cold Wave, de la Dance de l'Electronica, de l'Indus du Post Punk, de la Saint tout ça tout ça ça fait beaucoup Euh, c'est très difficile d'avoir plus d'infos sur eux parce qu'ils sont pas ultra connus genre ils ont 39 euh, fololo sur Insta <rire> par exemple et leur premier album il est sorti que l'année dernière donc euh, voilà moi j'ai découvert en scrollant sur Bandcamp assez longtemps et, euh, et voilà donc euh, donc leur deuxième album pardon on va parler de ça euh, qui s'appelle Conflict Diamonds tout euh, Il est sorti en février dernier, il est autoproduit comme le premier et on va écouter l'extrait intitulé « You can't make me not love ». Vous allez voir, c'est particulier, mais c'est assez dansant. makes nice what a but you see protection to imperfection sufficient and now we should learn to love the world Diamond avec le morceau You Can Make Me Not Love. Morceau assez euh, industriel, expérimental. Tout à fait. Et dans 100 océans. Ouais, ouais, c'est un peu qu'ils pourrait passer à 5h du mat' dans un gros hangar un peu... Oh, Qu'est-ce que se passe <rire> En after. En after. Euh... Pas, pas, là, pas le moment de l'after, là. On est plus, ça serait un méga b avec euh, Ezra Feinberg qui est... Euh... Qui à la vie c' déjà faire à la vie à la scène <rire> qui, est, qui, est, qui est psychanalyste d'accord c'était pas une blague non, pas non. un jeu de mots par rapport au nom de son album ou un truc comme ça pas du tout donc les psychanalystes et fait de la musique à côté exact exact euh, sur la côte ouest hein, je crois que c'est san francisco et donc il a sorti son 3 troisième album je crois qu'il prend le temps à chaque fois de les faire ses albums toujours sur des labels différents le dernier s'appelle soft power il est sorti chez tona union et lui c'est un compositeur guitariste Euh, et dans cet album là Il a recruté euh, plein plein de monde Des collègues musiciens Plein plein plein ah, bah, bien. Pareil la j'en ai retenu qu'une Oui Mary Leitymore Ah oui C'est la harpiste Exactement qu'on Qui évoquait. siffle aussi Ah bon Ouais il me semble bon, en tout cas Comme il y a Il y a, a quelqu'un qui me parlait Je ne <rire> vais pas faire le menteur Voilà Pas de mensonge entre nous Sur euh, Goodbye Kevin euh, Donc elle, elle collabore à, à son album Mais il y en a plein d'autres C'est trop cool Euh, et donc bah, son album il peut se définir par une abondance de mélodies euh, il y a un côté très répétitif euh, et beaucoup d'improvisation c'est assez intéressant, T as l'impression qu'il y son métier qui va dans son album, il y a un côté vraiment tu te retrouves avec toi même, introspection un côté euh, cathartistique voilà, merci Léna pas cathart Le Qatar, c'est le PSG, mais nous on est à San Francisco et donc c'est un mélange de, de jazz euh, de jazz plutôt euh, accessible <rire> et de musique quand même euh, néoclassique. Moi je trouvais que cette patte là, ouais. j'avais pas trouvé le, le côté jazz. Ma foi, c'est super chouette, on va écouter Future Sound euh, extrait de son album Soft Power et c'est Ezra Fingerberg à la guitare si vous avez bien suivi. On est où On est dans Goodbye Kevin et on est bientôt à la fin de cette émission avec euh, Léna, tu nous proposer un dernier morceau Un dernier morceau, le groupe s'appelle Pond 1000 euh, Pond Thousand, Thousand euh, groupe formé autour de la songwriter et frontwoman Cathy McShane Euh, leur début album d'Aphodile vient de sortir en mars sur le label Sad Cactus. Honnêtement, c'est assez riche, aussi bien en termes de mélange de style que dans la composition des morceaux. Et ces morceaux, ils sont, en fait, à la nouveau voix, assez éthérée, assez aiguë, euh, assez euh, vaporeuse. Euh, du coup, tu as le côté aérien et dreamy euh, de sa voix qui vient se confronter à la rugosité des, des guitares qui sont un peu distordues sur certains morceaux, un peu noise. Euh, et puis, tu as d'autres morceaux. Ou qui sont un peu plus calmes et là sa voix elle vient vraiment souligner la douceur la mélodie euh, la rythmique euh, de la compo bref c'est assez chouette euh, le l'album est assez euh, comment dire euh, c'est pas qu'il va dans tous les sens mais tu as un petit peu tout donc c'est assez chouette à écouter nous on va partir sur un morceau assez soft qui s'appelle euh, rivulette mais qui est, ma foi assez étouffé euh, voilà rivulé rilette bien ce, ce mot ça. et c'est les ponts de thousand à la semaine prochaine, et on vous souhaite un bon week-end. Tout à fait, à la semaine prochaine, <rire> pardon.